Huit. Huit. L heure. L heure veuillez m'excuser veuillez m'excuser quelle heure est-il s'il vous plaît quelle heure est-il s'il vous plaît Merci beaucoup Merc beaucoup Il est une heure il est une heure il est deux heures il est deux heures il est trois heures Il est trois heures il est quatre heures il est quatre heures il est cinq heures il est cinq heures il est six heures il est six heures il est sept heures il est sept heures il est huit heures il est huit heures il est neuf heures il est neuf heures il est dix heures il est dix heures il est onze heures il est onze heures il est Douze heures il est douze heures une minute à soixante secondes une minute à soixante secondes une heure à soixante minutes une heure à soixante minutes un jour à vingt heures un jour à vingt-quatre heures.